ベイで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 Sous la grande bannière c l a s s i q u e on va entendre du hard rock, du rock symphonique, du rock'n'roll, a d du blues rock, du rock psychédélique, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, du métal vers la fin. On va entendre des formations des artistes comme Ace Freely, Rolling Stones, les Doors, le Jimi Hendrix Experience, Aerosmith, les Beatles, Kiss, Judas Priest, Van Halen, ZZ Top, Leonard Skinner, Epeka et Kiss. En plus de tout ça, je vais vous présenter quatre nouveautés, les nouveaux albums de trois jeunes groupes, soit Admiral, Sir, Cloudlessly, Shovel. Texas Hippie Coalition et Titan's Eve, ainsi que le tout nouvel opus du vétéran canadien Devin t o n s h i n qui est sorti、euh, mardi dernier.、Euh, je vais aussi vous parler du concert qu'il a donné hier soir à Montréal en compagnie des Suédois Catatonia. Et en outre, je vais vous présenter un groupe de rock progressif hollandais obscur des années 70 qui a sorti un seul album ainsi qu'une face complète. D'un vénile classique、euh, paru il y a 35 ans, un classique du jazz rock, soit Asia, du duo Steely Dan. On va présenter ce petit 3 pour 1 d'environ,、euh, débuter plutôt, ce petit 3 pour 1 d'environ une heure, puisque bien sûr, d'ici là, Simon Fitzbé se joindra à nous pour nous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Et question de débuter en force et de se mettre、euh, tout de suite. Dans le bain pour les éphémérides. On va écouter la musique du premier grand héros de l'histoire du rock avec un de ses nombreux classiques, Elvis Presley et Blue Sweat Shoes. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you want to do. But, not, uh, uh, o n e y lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Let's go, cat! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but h、uh, uh, o n e y lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe? s Well, you can do anything but t a k e over my blue suede shoe. s Lock it! All the money for the show for me to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe? Well, you can do anything but stay o m e for my blue suede shoe. Well, it's blue blue, shoes. blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay o m for my blue suede shoe. Elvis Presley, Blue Sweat Shoes, le morceau qui ouvre son premier album homonyme de 1956. Pièce qui est la reprise, bien sûr, d'un autre artiste vedette de l'étiquette Sun,、euh, l'étiquette de disque, qui l'a découvert. Euh, euh, mais、euh, c'est vraiment lorsque Elvis est passé à l'étiquette RCA Victor、euh, que sa carrière a pris une tournure, je dirais, stratosphérique, n'est-ce pas? En effet, oui. Là, il est vraiment devenu la vedette qu'on a connue.、Euh, oui. Et qu'on connaît encore toujours aujourd'hui. Immense vedette. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, le véritable historien de Cifou, ces puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. Eh、ah, oui, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fantastique et fascinante histoire du rock. Dis-nous, Simon. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 17 au 23 septembre? Eh bien, toujours une semaine intéressante. Bien sûr, on est plein de connaissances dans l'histoire du rock、oui. cette semaine, <rire> comme toujours. Et on débute le 17 septembre 1931 avec RCA Victor. Vi... Je, je vais le prononcer en anglais. RCA Victor. Victor, Victor, Victor oui. Je ne sais pas pourquoi, justement, mais j'aime toujours mieux dire RCA Victor. Oui, en, en, au Québec, on dit. Oui, c'est RCA Victor, Victor. Il était bien、ouais. installé aussi au Québec. Oui, donc, absolument. Euh, donc, euh, Victor, oui, débute la, la démonstration de son nouveau médium de diffusion musicale, le disque long jeu à 33 tours et un tiers.、Oui. Merveilleuse invention, n'est-ce pas? En effet. Et qui demeure à mon avis. Vie,、euh, toujours la meilleure façon de présenter、euh, le travail d'un artiste. C'est pas mal la chose la plus intéressante,、ouais. non seulement à tenir dans ses mains, mais à écouter également. Oui. C est, c est, c est... On est loin du MP3 et même du CD ou de la cassette.、Là. Oui, bah, bah, oui. <rire> <rire> J'ai commandé une cassette il、euh, y a deux semaines d'un groupe. Je viens de la recevoir, je n'ai pas encore écouté. Ça fait tellement bizarre de revoir ça dans les mains. C'est pratiquement disparu de la,、ouais. la circulation. C'était、euh. minable la cassette,、euh, ouais. mais supérieur au MP3. Oui, fait, oui exactement.、Oui. Ouais. C'est une bonne façon. Même s'il de... y avait un bruit de fond, là, ça restait quand même plus pour un mélomane.、Là. La musique est plus complète parce que la bande、ouais. magnétique, c'est considéré par plusieurs comme le meilleur moyen d'avoir le son total. C'est-à-dire、ouais. que ce n'est pas le meilleur moyen de transmission comme un, un vinyle ou des choses. Comme、mm -hmm. ça. Mais pour avoir un son complet, c'est la bande magnétique. Bon, la cassette, il、ouais. y, y a le roulement là, qui est un peu dommage. C'est du plastique sur du plastique. C'est ça. Ça ne va pas bien. Mais、euh, le, le, le, le. fameux hiss. Le... Exactement.、Mm -hmm. Mais par contre, le vinyle n'avait pas ça puisque c'était un mécanisme qui était très, très bien fait、ouais. dans une table tournante Il et beaucoup plus de qualité que ce qu'on pouvait retrouver ailleurs. Tout à fait. Et pourquoi c'est si intéressant,、euh, le long jeu comme ça? Eh bien, ça permet de prendre, de vraiment aller à fond, découvrir un artiste à fond et、ouais. son, son,、euh, son, processus créatif à un moment d o n s le temps. Exactement, p u i s q u o on, on a En même temps, pas vraiment le choix d'écouter tout l'album au complet, ce qui est vraiment un plus, puisqu'on découvre autre que la pièce titre de l'album ou,、euh, ou le qui succès qu'on retrouve là, sur la face heure. Pour, pour, pour les mélomanes, c'est plus intéressant. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment m é l o m a n e mais qui apprécie comme ça entendre des succès, ben, le 45 tours était correct. Oui, exactement. Et de nos jours, je suppose que <rire> le MP3 aussi, qu'on ajoute sur iTunes, est correct. Un peu remplacé, justement, là,、ouais. le, le fameux concept du 45 tours. Mais ça ne remplacera jamais dans le cœur des mélomanes le vénéfice. En effet. Donc,、euh, très belle euh, invention. Euh, ça date de 1931. Exact. Donc,、euh, il y a 80 ans. En effet. Alors, bah, 81, 81 ans. ans. Oui, effectivement. 81、oui, ans. en 2012, quand même. <rire> qui Nous amène par la suite en 1967, alors que、euh, c'est l'apparition et seule et unique apparition d'ailleurs légendaire des Doors o r Ed Sullivan、mm -hmm. Show.、Euh, ils, sont, ils ont alors présenté Light My Fire ainsi que People Are Strange、oui. pour cette émission-là. Et par contre, bien sûr, on sait que le groupe a été banni puisqu'il y a eu des petits problèmes avec les censeurs. Oui, c e n s e u r s Oui, c'est ça. On, on avait demandé à Morrison de ne pas chanter Girl We Couldn't Get Much Higher、mm -hmm. parce que, p selon, on fait référence à la. la Drogue.、Ouais. Et、euh, lui a dit, OK, je veux dire better, comme on lui avait demandé. Sauf que lorsqu'il、euh, était a r r v é en direct sur le plateau, parce que cette émission-là était、euh, diffusée en direct, i ne é t a i t pas préenregistré, eh bien, il a chanté Higher. Contrairement à ce qu'on voit dans le film d'Oliver Stone, il n'a pas mis d'emphase sur le Higher. Ça, c'est complètement faux de la part de Stone et même malhonnête.、Ouais. Peut-être que ça peut rendre le film plus intéressant, mais aussi du point de vue historique, c'est totalement faux. Exact.、Euh, mais c'est ça, les censeurs sont a l l e le voir et Ed Sullivan était très fâché en lui disant Vous ne ferez plus jamais le Ed Sullivan Show. Et Jim Morrison a répondu Hey man, on vient de faire le Ed Sullivan Show, <rire> s a n s f o u t a i complètement. Et ça, ça a beaucoup aidé à leur popularité,、oui. hein, qui, était, qui était encore montante à l'époque. Et, et dire... en enfer、euh, aussi à leur réputation de groupe intègre、oui. et honnête. Exactement. Et, e、euh, u faut, a u s s i souligner que c'est le seul groupe dans l'histoire du Ed Sullivan Show où Ed n est pas allé serrer la main des membres à la fin de leur performance. Il est fâché. Oui, il est resté dans son coin et quand on regarde la vidéo, il a vraiment l'air fâché. Il a l'air pas content. l C'est qu'à pratiquement la même heure, mis à part peut-être un décalage horaire,、eh、bien, les Who présentaient eux, My Generation à l'émission télévisée des Smothers Brothers Comedy Hour. Un incident, par contre, est arrivé alors que les explosifs、euh, qui explosent dans l'ampli de Pete Townshend, oui, et lui endommagent l'oreille. Pete Moon était responsable puisqu'il a triplé、euh, le nombre d'explosifs qu'il d e v a i t avoir dans l'ampli.、Oui. C'était pas dans son bass drum? Il、euh, y en avait aussi dans son、ouais. bass drum, mais、euh, on voit dans le vidéo on, qui, qui est d'ailleurs qui ouvre le, le film The Kids Are All Right.、Oui. Euh, on peut voir、uh, Pete t o w n s h e n d qui détruit son ampli à un moment donné e l'explose. Donc, il、oui. euh, avait, avait mis une petite charge juste pour ouais, le, ouais. le show, dans le fond.、Euh, mais était beaucoup plus forte. D'ailleurs,、euh, c'était beaucoup plus spectaculaire que la prestation des Doors.、Ouais. Mais、euh, tu sais que des problèmes de surdité de Pete t o w n s h e n d ont commencé là. Exactement. Qui、euh, se tient l'oreille、euh, lors de, de, de cette prestation là, parce qu'il s'est fait、euh, quasiment éclater un tympan. Oui,、oh, oh, en p l u s il était très proche de, de l'explosion,、mm -hmm. donc、oui. c'est ce qui n'a pas aidé. Mais bref, vous devez, si, si jamais vous n'avez pas vu ces deux p e r f o r m a n c e s vous pouvez les retrouver maintenant sur Internet et ça vaut、oui. vraiment la peine、oh, de、oui. voir ou de revoir、ça. Oui. Par la suite, nous terminerons la journée du 17 septembre en 1991 avec le décès de Rob Tyner, chanteur du groupe MC5. Il est décédé d'une crise cardiaque, il avait seulement 46 oui, ans.、Oui. C'est un, un groupe qui,、euh, qui, est vraiment, qui brassait beaucoup, le MC5.、Mm, oui. Très sex, drugs, and rock and roll. Donc,、euh, Probablement qu'il en a payé le, le, le prix. Le lourd prix, oui. oui. Il ne reste plus grand monde dans ce groupe-là.、Euh, je pense que non, mais e n p l u s Le groupe est pratiquement tombé dans l'oubli de、oh, tout ce qui se a s s e o i absolument. Là,、oui. dans, dans la mémoire、euh, oui. collective. Il, il y a seulement les, les, je dirais les mélomanes euh, euh, cultivés, euh, vraiment, les érudits、mm. qui connaissent la MC5 de nos jours. En effet.、Mm. Qui nous amène au 18 septembre. 18 septembre, exactement. Et nous débutons en 1952 avec la naissance de Didi Ramone, bassiste de la formation des Ramones, bien sûr. Ouais, lui aussi est décédé. Oui,、ouais, qui fait partie aussi d'un groupe décimé par ouais, la ouais. maladie. Ça, ça irait et, juste Marquis. o u e c'est tout. Oui, puis je pense qu'il est quand même ben, pas vieux parce que je pense qu'il doit être q u o i n c é Oui, il a enregistré un, un ans, album、euh, l'année dernière où il y a deux ans avec、euh, le groupe canadien le punk rock、euh, Teenage Head.、Mm -hmm. Oui. Je ne sais pas s'il e s t aussi en endommagé ou aussi, donc, euh, aussi euh, atrophié que les autres membres ont pu l s l'être、oui. euh, pendant euh, la, la fin de leur vie. Euh, par la suite, le 18 septembre 1964, ce sont les Beatles qui ont la f r o u s s e oui, alors qu'une alerte à la bombe est déclenchée sur un vol que le Fab Four devait prendre pour Dallas. Il s'agit bien sûr d'une fausse alerte.、Mm -hmm. Ça, on se doutait bien que les Beatles、euh, étaient là-dedans et allaient tirer l'attention de, de certains détraqués. Oui, tout à fait. Et en 1964, ça allait encore bien pour eux,、oh, oui, comparative. <rire> à 66,、ouais, deux, deux ans après,、ouais. là, avec la fameuse déclaration que les Beatles étaient plus populaires chez les jeunes là, que... <rire> que, que la religion. Oui. En 1970,、eh、c'est le décès de James Marshall, Jimi Hendrix, qui est retrouvé、euh, mort dans son appartement de Londres. La cause de son décès est une surdose de p i l u l e pour dormir. Il avait seulement 27 ouais, ans. Oui,、euh, il était fatigué, il avait décidé de dormir beaucoup, alors il a pris beaucoup trop de somnifères et、mmh. il est mort. Et c'était mélangé, je v o i s à une utilisation d'alcool、euh, qui était mort.、Euh, Jimi Hendrix était、euh, Je ne dirais pas alcoolique notoire, mais c'était un musicien qui vivait bien wow, sa vie. de、oui, m u Il c i e de prenait de la, deniste, la drogue. Et, cetera, oui, la drogue.、Ouais. et euh, donc, c'est ça. Il était un petit peu trop fort sur la dose de、ouais. somnifère. C'est ça. Il avait il beaucoup travaillé sur l'album First Race of the New Rising Sun, qui devait、mm -hmm. sortir、euh, sous peu. <coughs> il avait aussi beaucoup tourné. Et puis, il avait décidé de sortir qu'il、euh, avait besoin de sommeil.、Euh, il e a u méchant sommeil. Ouais, exact. À la suite, en 1971, Pink Floyd présente l'album Atom Art m o t h e r dans le cadre du festival de musique classique de Montreux. Il s'agit du premier groupe rock à se produire dans ce festival.、Euh, donc, dans ce qui en major... a accueilli beaucoup par la suite, par、oui, contre. Oui, exactement.、Ouais. Ouais. C'est un signe d'ouverture quand même intéressant e a b s o l u m e n t Absolument. Moi, j'aime beaucoup cet album Atom Art m o t h e r particulièrement la pièce-titre,、mm -hmm. euh, mais c'est un album qui n'est pas évident pour la plupart du monde. En tout cas, en pour. Je dirais,、euh, monsieur, madame, tout le monde, là, qui aime Pink Floyd, là,、euh, bah, je dirais,、euh, non, restez loin de ça. Oui, exactement. <rire> on va c o m m e n c e r un peu plus tard, au peut i r e avec Medal,、ouais. des trucs comme ça, plus,、ouais. plus accessibles.、Ouais. En 1978, les membres de Kiss lancent toutes, tous, dis-je, un album solo、euh, dans un grand coup de publicité, donc les quatre en même temps. Et je dirais, un coup de génie. Oui, c'était vrai. vraiment, vraiment brillant. Et ça nous a aussi permis de découvrir qui étaient les plus talentueux. <rire> il y a ceux qui l'étaient l je, beaucoup moins. Je ne sais pas qui a pensé à ça. ça probablement Gene Simmons,、euh, parce qu'il est très marketing, e t très intelligent en fait, pour ça.、Euh, J'ai écouté un documentaire sur、euh, Kiss dernièrement. Il disait, en fait, que c'était,、euh, je pense, au niveau de la gérance du groupe qu'on a décidé de faire ça, parce qu'Ace Freelay voulait s'en、oui, aller. Oui, il voulait s'en aller, et、euh, Peter Chris aussi. Et、euh, c'est probablement Simmons qui a dit non, ne faites pas ça. À la place, on va. Faire une pause et on va tous faire un album solo. Et après ça, on reviendra ensemble. Comme ça, ça va vous permettre de vous exprimer un peu plus. Et ça a vraiment permis de découvrir qui était vraiment important dans ce groupe-là musicalement. L'album de Ace est absolument fantastique, absolument brillant. Celui de Post-Année est pas si mal aussi. Oui,、ouais, il, ouais, il, de... il y a des bonnes choses là-dessus. Il n'est pas parfait. C'est ce, probablement que celui de, de Passe-Lané n est e celui qui ressemble le plus à, à Dukis. s、ouais. ouais. euh, Par contre, Peter Chris, c'est le pire.、Ouais. C'est vraiment <rire> le pire parce qu'il chante des ballades. Même il fait du reggae,、mm -hmm. c'est atroce. Peter Chris, comme, comme les, les, les gars de Kiss, l'ont souvent dit, c'est un gars qui vient du big band, qui vient des orchestres,、mm -hmm. là, grand、oui. déploiement. Ouais, mais... En fait, son, son même, je, je dirais que ça, son influence principale, c'était Gene Krupa.、Mm. Okay. Euh, mais c'est ça, c'est un chanteur de ballade. Et Gene Simmons, ce n'est pas mieux. Là. <rire> Gene chante, Simmons, c'est atroce. Il, il fait chante, même、euh, Wish, oui, Wish Upon a Star, là, le, le thème d'ouverture du monde merveilleux de Disney.、Mm -hmm. ouais. C'est épouvantable et ses pièces sont, sont très moches. Pourtant, il est allé chercher beaucoup, beaucoup de, de, je dirais, de collaborateurs et d'artistes prestigieux sur son disque.、Là. Il y avait Cher, évidemment, il sortait avec dans le temps.、Euh, il y a Joe Perry d'Aerosmith,、mm -hmm. Rick Nielsen, il me semble aussi, de Cheap Trick. Un paquet de monde là, qui ont participé à. À son disque, qui est un vrai fiasco. t r è s très, très mauvais. Et sur ça, on va aller en musique. Oui, et on va écouter deux pièces tirées de deux albums、euh, en solo, de, de, les deux meilleurs. On va entendre une pièce de Paul Stanley dans une minute, mais tout de suite, on va écouter la pièce, de, la, la pièce qui ouvre le premier album de Ace Ready, qui se trouve à être aussi le meilleur, la pièce Rip It Out. Vous êtes sur les ondes de la station. La seule station à diffuser du Ré-Roc à Trois-Rivières, c'est f o u 8 9 FM. Would you like to know me? C'est tiré de son premier album、euh, solo qui était sorti.、Euh, qui est sorti simultanément avec、euh, ceux de ses、euh, trois compères、euh, de Kiss. Et parlant de compères, on a entendu、euh, une pièce,、euh, la pièce qui ouvre le premier album de Ace Freely, e Rip It Out. Et c'est le meilleur des quatre, de très, très, très,、mmh. très loin.、Euh, les pires, ceux là, à éviter, là, Peter Griss, ça c'est sûr.、Ouais. Euh, Gene Simmons, il y, y, y a quand même des. truc, je dirais, passable là-dessus. Mais c'est médiocre.、Oh、c'est、ouais, vraiment non,、okay. médiocre. Tu sais, on parlait des compétences musicales de, de, de Kiss la semaine dernière, et puis、euh, on parlait de. Et Sreely, c'est indéniable, c'est un très bon guitariste. Là.、Euh, Paul Stanley, c'est un compositeur.、Mm -hmm. euh, c'est pas un grand guitariste.、Là. Non, je... il, fait, il fait la job. C'est、ouais. ça. Ouais. Mais、euh, c'est plus un compositeur. Gene Simmons, par contre, j'ai eu la chance, là, quand, à l'époque où je faisais de la musique, de jouer avec un excellent, excellent bassiste euh, qui, euh, qui me disait、mm -hmm. que lui trouvait que Gene Simmons était un type qui était. Euh, très, très underrated,、mm -hmm. très, très sous-estimé parce qu'il faisait preuve quand même d'inventivité et de trucs intéressants. Très bien. Oui, mais lui-même, tu disais、euh, que Gene Simmons se considère lui-même comme étant un e e n t r t a i n e r et non pas un musicien. C'est vrai que ce s t pas un grand musicien. Ce s t pas Paul McCartney à la basse, mais c'est un bassiste correct. Oui,、oh, exactement.、Compétent. Mais il étudie la musique、euh, ouais. lorsqu'il était au college、euh, mm -hmm. à l'université. Donc.、Euh... Il、euh, y, y a au moins une base là, de ça qui, qui reste. Tout à fait. Et Peter Griss, ce n'est pas un bon batteur.、Euh, Il <rire> n'est、euh, pas tout croche, là, quand même, là, mais、euh, ce n'est pas un batteur talentueux. Là. On, on le voit avec Eric Singer.、Là. Qui c l e n c h e 100 000 à l'heure.、Ouais. C'est ce qui fait penser à l'épisode de Family Guy où、euh, ils vont au Kiss t a l k qui est un genre de, de, de oui, oui, où, oui. Où, festival de kiss. <rires> il a e n v e n t La femme de, de, de, de Peter Griffin est, est déguisée en Peter Chris. L'œil, ce n'est pas l e s paroles de rock'n'roll. Non, Exactement. exactement. <rire> il est déguisé en Peter Chris et il dit T'es déguisé en Peter Chris Personne ne va être Peter Chris. Même Peter Chris ne <rire> veut <rire> pas être Peter Chris. <rire> il vient de sortir son autobiographie, là, Peter Chris.、Là. Je suis curieux. Je pense que je vais l'aller. Oui, je pense que je vais、oui. l'aller.、Ouais. Parce qu'il a,、euh, a quand même eu un destin、euh, exceptionnel, là,、oui. ce, ce monsieur、euh, Peter Chris Kula. Ce serait un vrai nom.、Oh. <rire> Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie de monsieur Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lafer, e é m i s s i o n entièrement consacrée, comme ça, au racine du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est aux éphémérides. Du 19 septembre, c'est bien ça? En effet. Et nous débutons en 1934 avec la naissance de Brian Epstein, et bien sûr, euh, qui euh, était le, le gérant des Beatles, le grand、ouais. génie derrière ça.、Oui. Un homme extrêmement brillant et extrêmement important. On l'a vu、euh, après son décès. Ça n'a pas été long, là, les Beatles, ça, ça a planté. Ah, exact. C'était lui un peu qui. sent、euh, Parce qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de le faire dans les débuts, mais c'était lui qui liait le groupe ensemble. Oui, il était、absolument. capable de calmer John le Levine. C'est ça. Et... Oui. Parce qu'ils p a r t a i e n t Ils gardaient ensemble. C'est ça. Oui. Oui. Par la suite, en 1941,、eh、c'est la naissance de Mamacas s Elliott, bien sûr, membre des Mamas and the Papas.、Oui. La Mama, dans le fond, dans le,、oui. le, le, le, cette formation-là.、Oui. Celle qui avait la voix, je pense, aussi la plus intéressante.、Euh, la formation. Moi, je dirais qu'il y avait tous des voix intéressantes, oui, là, mais、euh, oui, c'est celle qui s'est faite le plus r e m a r q u é e à l'extérieur de、mm. Mamas and the Papas. Ouais, qui a eu du succès. Oui, aussi, oui. oui. Puis,、euh, Mais est... décédée, malheureusement, au début、exact. des années、euh, 70.、Oui. Ça, elle avait une trentaine d'années. j e p e n s e qu'elle avait ça, 30 a n e Décédée dans l'appartement d'Harry Nielsen, d'ailleurs. Qui、mm、était -hmm. un peu comme le refuge du. L'appartement b o u d y Oui, oui, parce qu'il y, eu... <rire> y a eu elle qui est décédée, il y a eu d'autres musiciens, là, les... leur nom m'échappe, on y reviendra au pire.、Hein? Euh, par la suite, en 1958, c'est la naissance de Lita Ford, guitariste pour les Runaways,、mm -hmm. mais qui a également eu sa propre carrière oh, solo. Oh, et qui fait carrière solo suite, depuis、euh, bien longtemps. D'ailleurs, elle tente de revenir, euh, euh, de ramener les Runaways.、Là. Ça pourrait être intéressant. Surtout, il y a eu le film, en plus, qui、ouais. est sorti il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas sûr que j o a n n e l est intéressé. e Ouais, ça, ça pourrait être plus compliqué. C'est Lita、ça. Ford qui aurait le plus à gagner là-dedans.、Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai, c'est 54 ans, donc cette semaine, Lita. En 1958, Elvis quitte Brooklyn、euh, sur un navire militaire en direction de l'Allemagne où il fera son service、mm -hmm. militaire, bien sûr. Elvis avait peur de l'avion, hein? Oui, effectivement.、Euh, euh... C'est une des raisons pourquoi il n'a pas jamais fait de tournée、euh, à travers le monde. Oui, ça, i l son s t gérant. s Oui, exactement, son gérant <rire> qui était、euh, un. Il ne voulait pas sortir des États-Unis. C'est ça, ben, il était un immigrant illégal, donc il avait、ouais. peur de s'il sortait, ben,、mm -hmm. il ne pourrait pas rentrer. En 1970, l'album Get Your Yaya Out,、euh, l'album live des Rolling Stones,、euh, commémorant les meilleurs moments de leur tournée américaine de 1969 et numéro un des ventes en Grande-Bretagne. Oui, et c'est un album qui est considéré comme un des meilleurs、euh, disques en concert de rock de tous les temps.、Ah, un album que je devrais、okay. écouter, j a i jamais、oh, entendu oui, ça. Oui,、euh, absolument. C'est、ah, vrai. En 1973, Graham Parson, guitariste au sein des Birds, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Oui, ça, c'est très, très, très obscur. Et c'est une des histoires les plus colorées du, de, de, de, du rock.、Hein? Ah oui.、Euh, son, son gérant a enlevé le corps parce que、ouais. Graham voulait être,、euh, voulait être incinéré. Okay. Euh, dans le désert d'une certaine façon. Et c'est ça, son, son gérant a volé le corps et est allé l'incinérer dans le désert. <rire>、ouais, J'avoue, c'était un peu, c'était assez, assez spécial.、Oh, oui, absolument. <rire> c'était malheureusement un, un, un grand toxicomane,、ouais. euh, Graham Parsons, c'est pourquoi il est décédé. Exactement. En 1976, eh bien, les électeurs、euh, du, les lecteurs plutôt du New York Times découvrent une annonce intéressante dans leurs journaux、euh, aujourd'hui. Sid Bernstein,、euh, l'organisateur du concert d e s Beatles au Shea Stadium de New York, implore le Fab Four de se réunir à nouveau. Oui.、Eh、bien, je, je me rappelle, j'étais petit, là, mais, euh, euh, les gens étaient très, très enthousiastes. Ouais, ça à ça Cette idée la... d'un retour des Beatles. Ça a、euh, fait de la nouvelle.、Oh, oui, o n leur avait offert plusieurs millions, là, pour qu'ils reviennent ensemble, mais, Lennon ne t'a pas intéressé,、John、Harrison non plus. Non, exactement. Et puis de toute façon, ça allait très bien en 1976 pour Paul McCartney. Oui, c'est avec... ça. Là, il venait de, de vraiment prendre、ouais. son envol avec、uh, Wings、ouais. Over America.、Mm -hmm. là, mm -hmm. Donc.、Uh, ouais. Euh, C'était l'année de sa tournée triomphale aux États-Unis. a v e c ça. les、T、Wings. Exact. Et euh, donc, il、euh, y, y avait eu dans, dans, les mêmes, dans les mêmes temps aussi des blagues faites à Saturday Night Live de ce côté-là aussi. On offrait 3 000 aux Beatles pour qu'ils、oui. se, <rire> se réunissent. C'était bien sûr un petit clin d'œil justement à cette offre de Sid Bernstein qui voulait les ramener ensemble.、Là. En 1981, Simon Garfinkel donnent un concert réunion au Central Park de New York. Ouais, et c'est un des plus gros、euh, des auditoires、ouais. de tous les temps. Exactement. Ça a été vraiment、euh, couru par tous. En 1987, Pink Floyd lance l'album Momentary Lapse of Reason, probablement un des albums、euh, les moins intéressants de leur discographie. Je dirais le moins intéressant, à moins. Oui. Quand il est sorti, on. Bon, c est, c est, on était dans les années 80.、Mm -hmm. bon, Pink Floyd essaye de s'adapter à leur temps. Euh, sauf qu'avec le recul, on voit que c'est vraiment mauvais. Ils auraient dû rester eux-mêmes.、Oui. En fait. C'est ce qui aurait plus aidé sur le long terme, je crois. C'est plus un album solo de David g i l m o u r Qui n'est même pas écrit par David Gilmore. u C'est ça... entouré d'une équipe、oui. de compositeurs. Et de, de, parce que pour les paroles, aussi, David g i l m o u r n'est pas n é c e s s a i r e C'est pas sa femme mais... qui a fait les paroles. Sa femme a fait beaucoup des paroles oui.、Ouais. sur cet album-là et sur Division Bells également,、ouais. euh, qui allait suivre.、Euh, mais c'est ça, David g i l m o u r n'est pas Un grand compositeur, c'est un super bon guitariste、mm -hmm. pour écrire des solos, pour des trucs、oui. comme ça, il est vraiment bon, mais、très、pour inspiré, ce qui est d'écrire、ouais. des chansons, ça lui prend beaucoup de temps aussi.、Oui. Là, donc, c e s t ce qui est très malheureux.、Oui. Et, et c'est ça les premiers résultats, les premiers, lorsqu'ils sont entrés en studio、euh, et que les,、euh, les gens de l'étiquette de disque ont entendu ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont dit Oh, là, ça marche pas, là, là, <rire> t as besoin d'aide. Exact. En 1989, Bob Dylan lance Oh Mercy, qui est considéré comme un de ses meilleurs albums de la décennie des、oh. années 80. Je ne suis pas sûr. Non? Selon toi, c'est. Ben, il faut dire que les années 80, c'était tellement épouvantable que. <rire> ouais, peut-être que ce serait le meilleur, mais au mieux, c'est médiocre. Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais c'est pas、non. le meilleur album de sa carrière. Non, non, non, non. Non, il ne faut pas acheter ça. Non, pas non, acheter ça. non, non, non. Ce qui nous amène en 2003 et ce qui termine également cette journée du 19 septembre, en t b i e en 2003, l'ex-bassiste de Cream, Jack Bruce, reçoit un nouveau foie lors d'une transplantation pour retirer son foie de cancer. C'est terrible, oui.、Ouais. Et c'est pour ça que, que Cream sont revenus par la suite ensemble afin de dire、euh, b e n c'est la dernière chance qu'on a, là, alors、euh, faisons-le parce qu'on n'est pas sûr de l'issue des choses. En effet. Ce qui nous amène à la journée du 20 septembre et nous débutons en 1966 alors que George Harrison fait une première visite en Inde pour rencontrer le Mahishi a r Mahesh Yogi. Euh, qui était,、euh, bien sûr, qui est devenu、euh, son, pendant... mentor, enfin, son mentor. Son mentor,、ouais, ouais. exactement.、Et、pendant une certaine période de temps, celui des Beatles, même pour moins longtemps. Ouais, pas, pas très、Harrison. longtemps,、ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment Harrison qui <rire> Qu est, est resté. Quelques mois,、euh, et puis l e n n o n a déchanté assez rapidement. Et Harrison allait aussi apprendre la c i t a y e e pendant ses passages en Inde,、mm -hmm. auprès, entre autres, de Ravi Shankar. En 1969, Blind Faith est au numéro 1 du palmarès aux États-Unis ainsi qu'en Grande-Bretagne avec leur album homonyme, franchement intéressant comme disque. En 1969, Northern Song, la compagnie de publishing des Beatles, est achetée pour 1 million,、euh, 1 million plutôt de livres. Sterling, c'était par Associated TV, donc, qui, qui doit être une compagnie de télévision, j'imagine, une compagnie de production q u i acheter ça.、Oui. Euh, donc, n o u s somme s un peu modique s comparativement à ce que ça peut valoir aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. À l'époque, c'était quand même pas mal.、Hein? Oui, Si on、Le、considère l'inflation, ça p o u r r a i t être quand même beau. c o、oui. u p Si on, on considère aussi la force du livre Sterling. Hein, oui, c'est ça. Oui.、Ouais. Mais il reste que c'est dommage pour、euh, Lennon McCartney、euh, d'avoir、ouais. perdu les droits de leur chanson comme ça. Ça a l l a i t vraiment pas bien en 69 pour les Beatles. Non, exactement, mais, mais c'était une façon,、euh, je, je crois, de, de, de pouvoir、euh, remettre de l'argent soit dans Apple ou pour que les, les, les membres du groupe se, re, se raflouent un peu、euh, les poches. C'était、ouais. euh, probablement une tactique de Alan Klein J'imagine.、Euh, ça, ça, <rire> ça serait logique, en fait. Quel horrible personnage. Ah, c'est <rire> odieux, odieux personnage. En 1970, Jim Morrison est retrouvé coupable de comportement indécent après avoir supposément exposé ses parties,、euh, des parties de son corps inappropriées lors d'un concert en public.、Euh, chose qui、euh, n'a jamais été prouvée. Non, absolument、euh, là, pas. On s'est fié aux témoignages des policiers. Même les gens qui étaient au concert、euh, <rire> disent encore aujourd'hui qu'il n'y a rien a r r i v é Écoutez, il y avait une chèvre dans la salle. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé. <rire>、oh、oui, c'est des photographies. Ouais,、ouais. Mais la nudité, par contre, n'a jamais été prouvée. Ah non, il y aurait des photos. C'est ça, exact. En 1971, Peter Frampton quitte Humble Pie pour débuter une carrière solo qui fut、euh, assez fructueuse pour lui. Ah, ben oui, absolument. <rire> en 1972. mais, la... mais、oui. c'est une carrière de longue durée, mais qui a été,、euh, je dirais, remplie de succès juste pendant pas longtemps. Oui, exactement. Ben, un album en particulier、ouais, c'est vraiment... ça.、Euh, qui a cartonné.、Ouais. L'autre suivant,、euh, c'est bien vendu aussi, mais pas mal moins bien. Et puis,、euh, il est disparu. Oui, exactement. On ne le voit plus. Et d'ailleurs,、euh, la dernière tournée qu'il a faite, c'était pour célébrer l'anniversaire de Frampton Comes、ouais. Alive. Les... Donc, ce serait les 40 ans. Ça ressemble n 1972, cet album-là, d'ailleurs.、Euh, euh, non, non, non, c'est 7 6 7 6、euh, J'hésite d a n s 7 5 et 7 6 Il me semble que c'est 7 6、euh, Donc, l'année passée, c'est pour célébrer les 35 les, ans. o u a i m s mais quand il est venu, a u f e s t i v a le d jazz, c'est l'année dernière Oui.、Bon, en 2 0 0 35 ans. 35 ans, oui. Donc, ce qui nous amène à l'année 1972, alors que la police fait une descente chez Paul et Linda McCartney et retrouve un plan de cannabis derrière la ferme du couple. Paul McCartney, lui, s'est défendu en disant qu'un qu fan, en fait, lui avait remis les graines et qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Oui, Paul. Oui, effectivement, on, on y croit beaucoup. En 1973, Neil Young est le premier artiste à donner un concert au fameux Roxy. Oui,、ah、oui, là. C'est lui qui a inauguré cette place-là.、Ah. Euh, C'est assez incroyable. Il ça n'a pas enregistré、euh, un album、euh, classique、oui. euh, l'année suivante, 174, il me、Exactement. semble. Roxy and Elsewhere.、Mm -hmm. ben, pas entièrement au, au Roxy,、mm -hmm. puisque Mais... le titre l'indique Roxy <rire> <ailleurs>. and Elsewhere. <rire> En 1975, un groupe très, très rock, d e b c d Rollers, donne un premier concert aux États-Unis.、Oh, pour un public pré-pubère, c'était très rock. Oui, les b c d Rollers. c e s t un genre d'introduction au rock.、Mmh. Moi, je ne déteste pas les b c d Rollers. Ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas acheter plus que <rire> deux.、Là. Mais、euh, par contre,、euh, ils jouaient vraiment. C'était des vrais musiciens.、Oui, Ce、euh, n'était pas, pas des clowns là, comme les New Kids on the Block ou les Backstreet Boys. Non, c'était un vrai groupe. Là. Oui, C'était du monde qui criait. C'était de, de, de la gomme balloon ce qu'il faisait.、Mm -hmm. Il s'adressait vraiment à un public pré-ado, mais c'était correct. Là.、Oh, ça pouvait être intéressant. En 1975, cette fois-ci,、eh、c'est David Bowie qui est au, au numéro 1 du palmarès avec une des pièces qui, qui, qui a été une de ses, ses plus connues, la pièce Fame,、euh, bien sûr, qui a été co-enregistrée avec、oui. euh, John Lennon,、oui. qui était de passage au studio、mm -hmm. cette journée-là. Et pour terminer cette journée du 20 septembre,、eh、bien, nous terminons en 2006 alors que Keith Richards annonce qu'il a arrêté de prendre de la drogue. La baisse de la qualité、euh, est une des principales causes de l'arrêt de sa consommation. Il ne trouvait plus cela assez fort pour lui, tout simplement. <rire> Évidemment, c'est dit d'une façon ironique.、Oui. Euh, Keith Richards, euh, qui euh, vraiment incarne la rock star, la dernière des rock stars, Et, et qui a mené vraiment une vie、euh, sexe, drugs and d rock'n'roll.、Mm -hmm. drugs and rock'n'roll. On va aller tout de suite l'écouter, ce fameux Keith, avec une pièce tirée de son premier album solo. L'album s'appelle Talk is Cheap. La pièce s'appelle I c o u l d a Studio Hop. Vous êtes à l'émission REC Classic sur les ondes de C'est Fou. m o d e r h e a d Bien sûr, n'est-ce pas?、Mm -hmm. <rire> c'est difficile de, de les mélanger avec, je sais pas, avec.、Euh, Il Young. Oui, exactement. <rire> c'est très vrai. <rire> Ils ont une empreinte musicale vraiment très, très, très puissante. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la version en spectacle de. Overkill,、euh, ça c'est tiré de l'album No Sleep Till a m m e r s Smith, premier album en spectacle de Motorhead n et aussi, à mon avis, le meilleur qu'ils ont fait en carrière. On va en reparler dans un moment de, de Motorhead n et de cette pièce Overkill. Et juste avant ça, on a entendu Keith Richards avec I could have stood you up. Ça, ça vient de son premier album solo. C'est Il a pris du temps, lui, avant d'en faire un album solo parce qu'il était vraiment dédié à.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 Et nous débutons le 21 septembre en 1934 avec la naissance de Leonard Cohen, qui lui est né à Montréal et célèbre donc ses 78、oui, ans, cette s e m a i n e On、semaine. va le voir en spectacle bientôt. Effectivement, le 28 novembre à Montréal, il sera au centre b e l l bien sûr. Ça、mm. risque d'être franchement intéressant pour les fans de Cohen. C'est une des rares apparitions. Quoique, les dernières années, il a recommencé à faire de la tête. Oui, tournée, de la place mais... des arts, il me semble. Il y a une... Il y a, quatre ou il y a deux ans. Ans. euh, il y a deux ans, il est venu, je crois aussi. Mais ça, l'an dernier, en fait, il était là. Mais ça, ça a passé inaperçu. Je l'ai su le soir même où、mm -hmm. il, il était en concert. Il restait peut-être quelques places, là, en arrière. Mais、t'sais. tu l'apprends e cinq heures, t'as pas le temps de te rendre <rire> si t'es à Trois-Rivières.、Euh, mais il était venu aussi il y a quatre ans. C'était, c'est la première fois qu'il est revenu à Montréal depuis, je pense, la, la fin des années 80, début des années 90. Et il, a, il, il aurait découvert un public, dans le fond. Il s'est dit, mais avoir su que j'avais un public, <rire> Venu plus souvent, tu sais, mais、euh, ça a été un des problèmes, en fait, la relation amour-haine entre Lenore Cohen et Montréal. Lui、mm -hmm. adore habiter là, mais、euh, a, le public québécois est moins,、euh, est moins au courant de ce qu'il fait comparativement、mm -hmm. aux gens partout à travers le monde. En 1947, ce qui est assez ironique, hein? Effectivement, puisqu'il vient de Montréal et c'est une des plus grosses vedettes、euh, du monde, la folk, la poésie,、mm -hmm. si on veut, des années 70,、euh, bien établie. En 1947, par la suite, nous avons la naissance de Don Felder,、euh, qui était guitariste des Eagles.、Euh, et toujours, je dois dire, guitariste des Eagles.、Euh, oui, bonne question. J'avoue que c'est un groupe qui ne m'intéresse pas tellement.、Oh, euh... o -o facilement oubliable, les Eagles. Est-ce qu'il est, qu est, qu est en encore fait, là Je ne sais pas.、Oh, Ce n'est pas, pas si important non, à savoir. Non,、crois. c e ça. Les Eagles, c'est un nom, hein, mais、ouais. euh, bon, après on, on connaît euh... Euh... Joe Walsh là, comme guitariste. oui,、ouais, mais c'est. C'est le seul en fait,、oui. qui ait d'intérêt. C'est un, un groupe sans visage, un peu. <rire> en effet. Par la suite, en 1954,、euh, oui, c'est la naissance de Filty h Phil Taylor, batteur、oui. de Motorhead.、Yeah. Oui. Et, et batteur très, très influent.、Mm -hmm, c'est le premier batteur extrême dans le métal.、Oui. Euh, son, son fameux、euh, double kick, son, son fameux、euh, deux, bah, euh, comment on dit ça? double bass drum,、ouais. euh, en bon français. Euh, a, a marqué beaucoup de musiciens.、Ouais. Euh, on le voit dans la, dans la série documentaire de Sam d u n n Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui ont été des, des batteurs là, qui ont été omnivilés、euh, par euh, son jeu là, sur、euh, la pièce Overkill. Ben, son jeu avec Montréal e tout court. Là, Ça a été longtemps. Très agressif.、Euh, on a longtemps essayé、fou. de l'imiter.、Ouais. Et on l'a imité. En fait, c'est pas le meilleur batteur du monde. C'est pas le plus droit. C'est pas Neil Peart. Mais c'est un batteur、euh, quand même très efficace.、Euh, oui. Dans le genre de. o、ouais, Une i u contribution、ouais. considérable. En 1965, c'est les Moody Blues oui, qui donnent leur premier concert d'envergure au Royal Albert Hall de Londres. Oui, absolument. Ils il prenaient、euh, tranquillement un virage musical vers、euh, le. Parce qu'au début, c'était un groupe de RB. Oui, oui. Et ils, ont,、euh, ils sont devenus un groupe de rock symphonique. e x a c t peut-être le premier groupe de rock symphonique. Oui, en effet. Ça a été les premiers à utiliser、euh, les orchestres. En 1968, le musée de cire de Mme Tussaud euh, donne, euh, donne, oui, euh, plutôt, euh, oui, elle, elle actualise pour la cinquième fois en quatre ans les statues des Beatles poursuivre la mode du Fab Four,、ouais. bien sûr. <rire> on est revenu, je pense, à l'original, par contre, au niveau des. Oui, parce que moi,、ouais, euh, quand j'étais petit là, et que j'ai visité le fameux musée de Mme Tussaud là,、mm -hmm. dans les années 70, c'était vraiment les, les habits que les Beatles portaient en 1964. Mais comme je l'ai dit, là. Ils il se ressemblaient même pas.、Bon. Ah non, non, c'est des. On, on, on, on a l'impression d'être devant quatre cannes de Barbie. Oui, c'est、ouais, ça. i e s se r e s s e m b l e pas du tout. Non, non, non c'est spécialement. J'ai vu、moche. surtout les photos, hein, mais、ouais, mm. c'est très moche comme ça d e s s u s En 1974, Backman Turner Overdrive lance You Ain't Seen Nothing Yet. Oui, en effet, un de leurs、euh, nombreux classiques,、oui. mais c'est probablement le plus gros.、Euh, Gros canon.、Hein? Exactement.、Un、très gros succès. C'était tiré de l'album Not Fragile.、Mm -hmm. En 1987, le désormais légendaire bassiste Jaco Past Pasturius est battu à mort après avoir tenté de s'introduire illégalement dans un club de Fort l a u d e r d a l e Il avait 35 ans. c e s t t e r r i b l e battu、oh, oui. à mort.、Ouais. Et ce n'est pas un gars qui cherchait le trouble, là, non, Jaco Pasturius. C'est une espèce de hippie. hein?、Oh, oui,、ouais. exactement. C'est un... un musicien de jazz. Un musicien、ouais. de jazz généralement. Peut-être d'abord Miles Davis, ce ne sont pas très très violents. Non. On d i s a v i s c'est une autre histoire.、Ouais. En、euh, 1993, cette fois-ci, c'est Nirvana qui lance l'album In Utero, qui est considéré par plusieurs fans du groupe comme étant le meilleur album de la formation,、ouais. qui, mm -hmm. qui, qui vraiment dressait un nouveau chemin là, à suivre pour le groupe. Mais bien sûr, Kirk c o m m a n e s t pas. Ça n'a pas été long, le chemin. Oui, exactement. À, à peine moins qu à an. quelques mois. Exact.、Ouais. En 1996, Noel Gallagher, guitariste d'Oasis, quitte le groupe pendant leur tournée américaine. Il dit en avoir assez avec les bagarres avec son frère Liam. Bien sûr, il allait revenir assez rapidement au bercail, puisque, en plus, Oasis était au sommet de sa popularité、ouais. à l'époque. C'était une vache à lait considérable pour les membres、ouais. du groupe. Kate l u n e Oui, effectivement. En 1999,、euh, la bassiste Melissa Auf der Maur, m a n qui quitte Hall,、euh, donc elle avait été engagée quelques temps auparavant,、euh, quelques années auparavant,、ouais. pour être、euh, bassiste. C'est en a l l é e avec、euh, les Smashing Pumpkins, et il、euh, faut voir que Courtney Love ne lui a jamais par pardonné、euh, cette défection, puisque、euh, lorsqu'elle a reformé Hall il y a quelques années, elle n'a pas invité.、Euh, Non, exactement.、Mmh. Non, écoute, les, les Smashing Pumpkins, c'est peut-être plus intéressant également comme groupe.、Oh, Donc, je, je sais、euh, pas. Honnêtement. C'est d'une diva à une autre. C'est sûr qu'on passe vraiment de, de, de, de, de,、mmh. de, de, Court, de Courtney e e de s t à d i r c Love qui avait un contrôle autour de Hall à Billy Corgan qui en avait autant.、Mmh. Mais au、euh, niveau de, de, de la qualité musicale, peut-être un petit peu plus intéressante. u e trouve même、Hole. ça, je suis pas sûr. Ah, Écoute, <rire> ça c e s t Ouais, C'est deux groupes que, que, que, dont je ne suis pas un grand fan.、Ouais. Donc sûr que, mais tu, te, tu préfères、euh, les Smashing Pumpkins. Oui, a si s j'ai le choix entre les Smashing Pumpkins et、ouais. euh, Hole, je pense que les Smashing Pumpkins ont des albums plus mémorables. Là, mais bien sûr, c'est comme figé dans le temps, malheureusement.、Ouais. Ça, mm -hmm. ça, a été, ça, ça a mal vieilli.、Mm -hmm. Hole aussi. Oui, a s <rire> Hole, c'est encore plus mal vieilli,、ouais, en effet. Ce qui nous amène à la journée du 22 septembre, dans cette semaine d'éphéméride et nous débutons en 1951, avec la naissance de David Coverdale, chanteur de Whitesnake, mais également de Deep Purple, qui c è d r e i t ses 61 ans cette semaine.、Oui. Également en 1960, c'est la naissance de Joanne Jett, leader des Runaways, qui c è d r e i t ses 52 ans, et donc、euh, elle est très très proche de la naissance de Lita、oh oui. Ford également. Un jeune. Oui, plus jeune.、Euh, plus, pour quelqu'un. Pour e l u n e la formation. Mais... Oui, a i s c'est ça, c'était des adolescentes.、Oh, oui, o exact. Ils avaient、ouais, 15-16 ans lorsqu'ils、ouais. ont commencé à jouer. Là, alors,、euh, on a l'impression comme ça qu'ils sont vieilles, vieilles, vieilles. Là, non, pas du pas tout. Tant que ça, mais Joanne Jett, en plus, je trouve, c'est une femme qui ne fait pas son âge. Elle、ouais. est encore très, très, très f o r t jolie、mm -hmm. euh, et très en forme également.、Ouais. En 1965, Grace Lick débute sa carrière de chanteuse lors d'un concert à la Great Society de North Beach, en Californie. Oui. C'était le nom du groupe, Great, ouais, Great Society. Society, en effet. En 1967, les Box Tops sont au numéro un du palmarès avec The Leatherman.、Oh, une pièce qui a été reprise souvent, souvent par plein de monde. Il、mm -hmm. euh, y, y a Joe w a l k e r c'est le premier à qui je pense.、Euh, mais il y a aussi.、Euh, Randy b、ouais. a c h m a n qui l'a repris hein, avec, euh, avec euh, Brave Belt, qui est devenu b a c h m a n Turnover Drive. Et il y a aussi euh, euh, Burton Cummins,、ah、oui, qui, qui l'a repris.、Ouais. Ouais, en <rire>、ouais. ouais. euh, 1980, bien, pour terminer cette courte journée également du 22 septembre,、eh、bien, John Lennon signe un nouveau contrat de disque avec Geffen Records, sur lequel il compte lancer son album Double Fantasy. Oui. Album, euh, album ordinaire. Pas très、disons. rock. Pas très rock. Ça, il, y a, y a, il y a des pièces mémorables, mais a u t r e peut-être le m t Parce que c'était John Allen, ça, ça a eu beaucoup de, dirais, de rotation à la radio,、mm, ouais. alors ça a permis de, de, que ça devienne des pièces très connues, mais ça avait été, euh, euh, je sais pas, là, un débutant. ç u r a i t u la e c o s Non, non, non. non. Ce qui nous amène à la dernière journée dans les éphémérides de, de cette semaine. Du, on était dans les éphémérides du 17 au 23 septembre et on débute en 1930 avec la naissance de Ray Charles. Oui. Sûr, donc, qui a marqué l'histoire de la musique. Tout à fait. Également en 1943, naissance de Steve Boone, bassiste des Love and Spoonful, célèbre ses 69 ans donc cette semaine. Oui. Également naissance de Neil Smith en 1947. Il était batteur d'Alice Cooper. En, il a célébré ses 65 ans. Et là, c'était le batteur du Alice Cooper Group. Ou oui, mais il joue encore avec. l u i De temps en temps,、ouais. Il est i n d r o n i s é、euh, premièrement, au Rock'n'Roll à la fin、mm -hmm, l l of Fame l'année、ouais. dernière. Et、euh, il joue sur le dernier Alice,、euh, le, le très,、euh, pas très bon. <rire>、uh, welcome to. My、ouais. Nightmare. Ben, Sam Tanguy, je pense qu'il l'a apprécié, i Ah, il y a、là. du monde qui l'a apprécié. Ouais, y a, y a des gens qui、euh, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça bon du tout.、Euh, lorsque tu t'exposes te, en, en reprenant un classique comme ça, il、euh, est aussi bien d'être bon,、ouais. e <rire> t là, c'est pas le cas. Ah, o u a i c'est vrai. C'est vraiment, là, le, écoute, le premier, l'original, Welcome to My Nightmare, est un, un chef-d'œuvre. Là, là, au, au mieux, c'est. Ordinaire. Exactement. Donc,、euh, c'est selon on l'aime ou on ne l'aime pas. En fait. Oui, ce n'est pas une question de nostalgie.、Là. Non, c'est une question de, là, de. On compare de deux choses. Là, et、euh, non, moi, je ne l'ai pas aimé vraiment pas.、Mm. Ce qui nous amène à l'année 1949 où、euh, nous célébrons la naissance de Bruce Springsteen. Donc, il célèbre lui ses 63 ans cette、ouais. semaine. Après un Il est très, très bon en spectacle. Il s'en vient en spectacle、euh, à Ottawa. il、mm -hmm. réussi n'a、euh, pas On n'a pas réussi à lui trouver de date euh, euh, à Montréal,、ah, ouais. au Centre b e l l à cause、drôle. du calendrier de hockey. Mais、ouais. là, comme il、euh, y a des、ouais. chances qu'il n'y en ait est pas, qu est-ce est que Bruce Springsteen va venir? Ben, un des problèmes,、on、en fait,、pas. avec、euh, le calendrier du hockey, c'est que ça peut reprendre, ben, non pas du jour au lendemain, nous, parce qu'on s'entend qu'il va Avoir une période de, de réadaptation là, pour, pour la ligue de hockey.、Euh, mais on ne peut pas boucler de choses six mois à l'avance. C'est ça qui est un peu dommage. Ça peut être quelques semaines à l'avance, au、ouais. pire, mais malheureusement, on ne peut pas aller trop loin dans le temps. À moins qu'il serait prêt, d'ailleurs, à. À faire un, un spectacle en quelques semaines, là, de dire oui, on va passer. Il va déjà être sur la route. Oui, c'est ça. Ben, que, ça ne te dérangerait pas vraiment la logistique, mais c'est vendre les billets quand même assez rapidement. o u a i s t a i s je te dirais. C'est Blue Springsteen m a i s je te dirais que dans les années 70, ça arrivait des fois là, que deux, trois semaines là, à l'avance, tu n a p p r e n d s qu'un spectacle, puis、euh, Forum, t as plein. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même、ça、chose à nos j o u Oui, en effet. Ce qui nous amène à l'année, la, la, oui, 1969, dans le journal Northern Star de l'Illinois, un journaliste présente les premières preuves de la mort de Paul McCartney, entre autres dans le fondu de la pièce Strawberry Field, où il a cru entendre le mot Iberry Paul. Oui, les, les, les, les premières preuves. Les oui, preuves. <rire> exactement. Des preuves de la fausse mort de Paul McCartney, comme on dit. Ah,、uh, get a life. Oui, exact. <rire> en 1972,、euh, Mud d e h o o p l lance All the Young Dudes. All, all the Young Oui. Young All the young Dudes. Oui. Voilà.、Euh, une pièce écrite par David Bowie. Vraiment, on, on sent l'écriture de, de Bowie. Oui, absolument.、Euh, tu sais, Mud d e h o o p l c'était un très bon groupe de rock, mais qui avait peu de succès, je dirais. Ouais, tellement、même. peu de succès qu'ils avaient décidé de se séparer.、Mm -hmm. Et quand David Bowie a appris ça, Il a dit, ah non, c'est pas d là que Muddo Hooper se sépare, je vais les aider. Alors,、euh, il est allé les voir, il leur a proposé de, de leur écrire une chanson, produire l'album aussi, il me semble.、Ouais. Et puis,、euh, ça a été un énorme succès. Ça a sauvé la carrière de Muddo Hooper. Ils ne sont quand même pas restés ensemble si longtemps que ça par après. Ils ont fait quoi, deux, trois albums après、mm -hmm. ça、ouais. euh, Et puis, ça a éclaté.、Euh, Ian Hunter est parti en solo. Euh, mais c'est vraiment、euh, David Bowie qui a sauvé、euh, la carrière de Mud de Hoopal.、Euh, David Bowie, qui à ce moment-là était vraiment au sommet de sa carrière en 72, là, tout ce qu'il touchait、euh, changeait en or. Effectivement, sa belle période. En 1974, le batteur du Average White Band, Robbie McIntosh, décède d'une overdose d'héroïne lors d'une fête. Oui, c'est pas très, très rock, ça, le Average White Band. En effet. <rire> <rire> Mais l'Overdose d'héroïne, il est un b l o Ah oui, ça, c'est ça. vient、euh, contrebalancer.、Ouais, c'est heavy metal, même. <rire>、oui. ouais. En 1978, Foreigner lance Double Vision, leur second album. Oui. C'est un beau disque dans le genre, là. f、ah、o r e i g n e r c'est un très bon groupe de EOR. Je ne suis pas un fan d'EOR, mais、euh, il faut avouer que c'était bon. Et,、oui. euh, et Les trois premiers sont, sont très bien.、Ouais. Donc, quelque chose q u i l s d e、euh, v r a i e n t un peu plus.、Euh... Oui, découvrir, parce、ouais. qu'il y, y a du bon à aller chercher là-dedans.、Ouais, là. J'imagine,、ouais. en effet. En 1980, pour terminer vraiment cette journée d é p h é m é r é e début、euh, le 23 septembre 1980, Bob Marley p a r connaissance sur scène pendant un concert. Ses médecins、euh, lui avaient suggéré d'annuler la dernière partie de sa tournée après、euh, s'être écroulé lors de son jogging quotidien deux jours auparavant. Mais Marley étonnait vraiment à donner ce dernier concert à Pittsburgh,、euh, ce qui s'est avéré être vraiment son dernier puisqu'il est décédé quelques temps plus tard.、Oh, C'est triste.、Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous rappelle, Simon anime、euh, deux émissions sur nos ondes cet automne. Il y a l'album classique, hein. Ça, c'est les、fait. vendredis en direct à 10 heures. Et il、euh, y a、euh, t a e toute nouvelle émission. Mais là, ça va être la troisième cette semaine avec、euh, le sympathique Maxime Tanguet,、euh, l'examen final. Ça, c'est les lundis en direct à 13 heures. Et surveillez、euh, la programmation, la grille horaire、euh, de C'est Fou sur le site、euh, www.cfou.ca. e pour, e、euh, n savoir plus sur les rediffusions. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classic avec un, uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Au cours de l'après-midi, on va entendre certains des styles de musique comme ça associés regroupés sous la grande bannière Rock Classic. On va entendre、euh, des artistes comme les Rolling Stones, les Doors, Jim Hendrick Experience. Dont on soulignait cette semaine le, le, le, le 42e anniversaire de son décès.、Euh, Leonard s c a n n a r aussi, je vais en passer,、euh, EPK et Kiss. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter quatre nouveautés les nouveaux albums de trois jeunes groupes, soit Admiral, Sir, Claudius Lee, Shawal. On vient un peu comme dans les la fin des années 60 avec les noms de groupes interminables comme ça.、Euh, il y a aussi le Texas Hippie Coalition, très comique comme nom de groupe, et Titans Eve, ainsi que le tout nouvel opus du vétéran canadien Devin t o w n s h o n qui est sorti mardi dernier. Et je veux aussi vous parler de, du concert qu'il a donné hier soir à Montréal en compagnie des Suédois Catatonia. En outre, je vais vous présenter un groupe de rock p r o g r e s s f o l l a n d a i s obscur euh, du, euh, des années 70 qui a sorti un seul album,、euh, le groupe Sandy Coast, ainsi qu'une face complète d'un album véné classique qui est paru il y a 35 ans, classique du jazz rock, soit Asia. Du h u t Steely Dan. Tu connais cet album、euh, Oui,、souvent? effectivement. Ben, je je, je l'ai en, en disque vinyle, grâce、oui. à toi d'ailleurs. Ah oui, c'est une merveille oui, cet album.、Oui. <rires> euh, mais pour la prochaine heure, on va écouter des groupes de vétérans parmi les plus prestigieux. On va avoir Aerosmith,、euh, Kiss, Judas p r i e s t Van Halen et ZZ Top、euh, qui ont tous sorti、euh, un album、euh, cette année. Ben, pas dans le cas d'Aerosmith, il est à sortir, là,、mm -hmm. il est à venir. Et dans le cas de Judas p r i e s t c'est une、euh, réédition. De leur album Screaming for Vengeance. Mais tout de suite, on, écoute,、euh, ce, on débute ce 3 pour 1 avec le groupe le plus révolutionnaire, je trouve, de l'histoire, The Beatles. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. I wasn't alone, I took a ride, I didn't know what I would find There Another road where maybe I could see another kind of m i n d There Ooh, did I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single day You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold. You! And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you! Ooh, You were meant to be near me, Ooh, and I want you to hear me.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 Les 12 et 13 octobre p r o c h a i n à la b a t i e Industrielle, Trois Rivières Metal en collaboration avec Long McQuaid, Lapus Rock et CFU891 p r é s e n t e le Trois r i v i è r e Metal Fest, 12ème édition. 15 groupes sur 2 soirs mettent vedette Gorgons, b a r t Cephalic Carnage, Prision, Septic Flesh, ピアー・オン・メッカ・ウィーン、先生 e ミ t ージック・ダニエル・コティ、ラプス・ロ e ク、レ・メトロ・ポンク、リモート・ワール・マー・フ .com、およそ 35$ pour un soir ou60$ pour les deux soirs。 レコードは、レコードは、レコードレードは、レコードは、レコードは、レコードは、レーレコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコードは、レコード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 I'm going to go to the kitchen, cooking breakfast for the queen. In the parlor playing piano for the children of the king, cry baby, cry, m a k e a n o t h e r sign, holding h e you to know, know better. So, cry baby, cry, he was in the garden picking flowers for a friend. Playroom, painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, i thinking of the side. Showing up to my、no、b e l e r s o c r y baby cry. The Duchess of Concordia, always smiling, and arriving, late for tea. Duke was having problems with a message at the local FB. Cry, baby, cry. Breaking my side. She's old enough to know better. So, cry, baby, cry. Twelve o'clock, meeting, round the table, f o r a s i l a n t s in the dark. This is Out of nowhere, put on specially by the children down the line. The Beatles avec Cry, Baby Cry. Ça nous vient de leur album homonyme, The Beatles, qui est paru en 1968, con nu, mieux connu sous le nom de l'Album Blanc. Euh, et la pièce qu'on a entendue juste avant vient aussi de l'album là, Savoy Truffles, une, com une、euh, composition de George Harrison. Et au début du vlog, on a entendu Got to Get You into My Life. Et ça, ça vient de l'album Revolver, chef-d'œuvre de 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 rock classique avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. On vient d'entendre le groupe le plus révolutionnaire et influent de l'histoire. On va maintenant y aller avec un groupe américain qui est devenu à son tour un groupe extrêmement influent, mais qui au départ a été fortement marqué.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 15 groupes sur deux soirs m e t t a n t en vedette g o r g o t s Barth, Cephalic Carnage, Prisian, Septic Flesh et Cataclysm. p u i en r e n t e chez Long McWade, anciennement musique d a n u i e l Côté, la Piss Rock, le Metal Park et au 3RMF.com au prix de 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs. Quantité limitée.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a n g t n i e been a fuck. Smith avec Rats in the Center, c e t t e r c e s t tiré de leur album classique, un de leurs albums classiques, Rocks. C'est probablement le meilleur qu'ils ont fait en carrière. C'est、euh, paru en 1976. C'était précédé de deux、euh, reprises fort réussies. De chansons des Beatles. On a entendu I'm Down, ça ça vient de l'album Permanent Vacation de 1987. Et au début, on a entendu Come Together, c'est une version vraiment fantastique qu'on retrouve sur、euh, la trame sonore du pas mal moins fantastique euh, film、euh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Love Band, un navet qui est sorti en 1978. Il y avait après,、euh, juste la pièce de, de Aerosmith et la reprise aussi de Got to Get You into My Life、euh, de Earth, Wind and Fire qui valent vraiment、euh, la. À peine sur ce disque et ce film, vraiment, vraiment très, très mauvais. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le ton. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classic avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter 3 pièces tirées de la réédition. toute Nouvelle édition qui vient de sortir de l'album Screaming for Vengeance de Judas Priest afin de soigner u le 30e anniversaire de cet album vraiment incontournable du monde du métal. Mais tout de suite, on va y aller avec un peu de Kiss. Flaming Youth. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, c'est fou. 89.1 FM.、Oh yeah!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 89歳。 へえ。 C'est tiré de leur album à venir, Monster, qui sort le mois prochain. Juste avant ça, on a entendu Hide Your Heart, très bonne pièce, tiré de l'album Hot in the Shades de 1989. Ace r e l l y en a fait une version, bien à lui, qui est, à mon avis, supérieure à celle de Kiss. Et au début du bloc, on a entendu Flaming Youth, la version qu'on retrouve sur la version s、oui, u remasterisée la v r s i oui, o n de Destiny.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 Du mouvement heavy metal, l'album Screaming for Vengeance de j u l i s Priest. Et, et afin de marquer ce 30e anniversaire, Priest vient de sortir une version、euh, remasterisée, une version spéciale,、euh, sur laquelle on retrouve, entre autres, un DVD、euh, d'un spectacle、euh, de la prestation que le groupe a donnée au Huss Festival、euh, en 1983. Euh, mais a u s s i、euh, la version remasterisée de l'album、euh, sur laquelle on retrouve des pièces en concert. Et on va écouter trois de ces pièces en concert. Donc, on va entendre Electric High, suivi de Riding on the Wind et de You've Got Another Thing Coming. Vous êtes sur les o n d e s de la radio, qu'en plus, c'est la seule à diffuser du vrai, de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Get that.、Out. La version spectacle qu'on retrouve sur l'édition 30e anniversaire de leur album Screaming for Vengeance, qui est paru dernièrement. C'était précédé de deux autres pièces qui ont été enregistrées au cours du Us Festival, on a entendu Riding on the Wind et Electric Eye. Vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie d'Alain l e f e r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller dans la prochaine heure. On va entendre entre autres la musique de, du Jimi Hendrix Experience. On va entendre Leonard Skinner. On va entendre ZZ Top. Mais tout de suite, on écoute un peu de Van Halen. Take your whiskey home. Vous êtes à l'antenne de la radio, c a m p u s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Well, my baby, she don't want me around.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 To the labor before I can even make it through the night. Oh, well, I think that you're in for a whole lot of trouble. Yeah, yeah, I think that you're in for Van Halen avec Bullethead, ça nous vient de leur dernier album, Another Kind of Truth, qui est paru、euh, plus tôt cette année, au début de l'année, vraiment très très bon disque. Juste avant ça, on a entendu The Full b o g avec,、euh, c'est tiré de l'album Diver Down de 1982, et au début du bloc, on a entendu une autre pièce s e m i acoustique, Take Your Whiskey Home, ça nous vient du troisième très bon disque de Van Halen, Women and Children First de 1980.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 I'm talking better than views You got a shade that gets rid of i t Smart Un morceau tiré de leur tout nouvel album, La Futura, qui est paru la semaine dernière, que j'ai trouvé bon parce que c'est un album retour aux sources, je dirais. Et parlant de retour aux sources, juste avant ça, dans le b l o c on a entendu deux pièces tirées du troisième album de ZZ t o p Tres Hombres, paru en 1973. On a entendu Waiting for the、Bust", Boss, plutôt suivi de Jesus Just Left Chicago.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 Leonard Skinner, avec Good Teacher, un morceau tiré de leur、euh, tout nouvel album, Last of a dry, Dying Breed, qui est paru à la fin de l'été dernier. e u il est bien, bien meilleur que son prédécesseur. C'est quand même pas l'album d'année, e l, de l là, mais,、euh, comparativement à l'autre, qui est sorti, il y a quoi, trois ans, Guns n Guns. Euh, c'est quasiment un chef d'œuvre, Last of a Dying Breed. Juste avant ça, on a entendu、euh, deux vieilles pièces qui datent de leur début.、Euh, Call Me the Breeze. Ça, ça nous vient de l'album Second Helping de 1974. Et au début du b l o c on a entendu Give Me Three Steps.、Euh, c'est tiré de leur premier disque pronounced Leonard Skinner de 1973. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 I'm not getting any help. I'm not g e t i n g any help. I'm n o e t i n g any help. I'm not getting a y e s i been sorry. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. Avec Valleys of Neptune, la pièce titre de cet album de matériel inédit qui est paru comme ça il y a deux ans, 40 ans après sa mort. Il était très productif dans sa vie, Jimi Hendrix. Juste avant ça, on a entendu deux pièces de l'époque de Experience, du Jimi Hendrix Experience. On a entendu a Third Stone from the Sun. Ça, se nous vient de leur premier album révolutionnaire, Are You Experienced? de 1967. Et au début du blog, on a entendu Gypsy Eyes de l'album Electric Lady Len de 1968. Vous êtes à l'émission Rec Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rec Classic. Avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans la prochaine heure, on va entendre entre autres la musique de Jethro Tall, on va entendre、euh, les Rolling Stones. Je vais aussi vous présenter mon groupe obscur de la semaine, Sandy Coast. Mais tout de suite, on y va avec les d o o r s sur les ondes de Sifu. o She was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, Take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black, dressed in leather.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 This Can be soon to have offspring. to start. American boy, American girl, most beautiful people in the world, son of a frontier, Indian s w i r l dancing through the midnight world. y e u said, in the dimension of a classic. She'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tails, no f e a r No clocks. She's a twentieth century. Fox oh, ahead oh,、yeah. Queen of c o o l and she's the lady who waits. Sakes her mind, let's go o l It never hesitates. She won't waste time on elementary talk. Cause she's a 20th century fox. She's a 20th century plants got the world j i m Morrison Eddie Doors avec 20th Century Fox et s tiré de leur premier album homonyme paru en 1967, un véritable classique un chef-d'œuvre. Et, juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de l'album Morrison Hotel de 1970, c'est-à-dire Peace r o g u précédé de Queen of the Highway. Vous êtes sur les o n d e s de la Radio Campus, vous êtes à l'émission a c l a s s i q c en compagnie d'Anna Lefebvre. mission, e n t i è r e m e n t consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 r o c k c l a s s i q u e avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste t ou groupe. On va maintenant y aller avec l'autoproclamé plus grand groupe de rock'n'roll au monde. <rire> non, The Rolling Stones! 最近、ウィザードランテンドラ・ラデ e s グラン e ス、スタジオ・ディメルマン、ラスアルディ trois rivières. C'est fou.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 フォーボールでこて。 Me Rockin', c'est tiré de l'album Voodoo Lounge de 1994. Et juste avant ça, on a entendu une pièce qu'ils ont enregistrée 20 ans auparavant, c'est-à-dire If You Can't Rock Me, le morceau qui ouvre le disque. It's Only Rock'n'Roll, a d but I like it. Et au début du bloc, on a entendu un de, les, un de leurs premiers gros canons, The Last Time, et ça, ça vient de l'album de la version américaine de l'album Out of Our Heads. de 1965. Vous êtes à l'émission Rac c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée comme ça aux、ouais. oui. racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Au plaisir de vous servir, vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. That's my thing and you've lost count of the pen n i e s you m a d e Brutal, On vient d'entendre trois pièces tirées de leurs trois premiers albums. On vient d'entendre To Cry You a Song, ça c'est tiré de leur troisième disque Benefit de 1970. Juste avant ça, on a entendu Nothing Is Easy qui nous vient du disque Stand Up de 1969. Et au début du bloc, on a entendu My Sunday Feeling, c'est la pièce qui ouvre leur premier disque This Was de 1968.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 Pour le moment, on en est maintenant venu, rendu à la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous parle d'un groupe hollandais de rock progressif des années 70 du nom de Sandy Coast. Groupe formé en 1961 dans la ville de Vorburg et à l'origine, il s'agissait d'un groupe de skiffle, mais ils ont évolué avec le temps et passé tranquillement au rock en suivant les diverses modes musicales alors en vogue dans les années 60. Le groupe était composé de Ono b i v o r t à la batterie, Hans Vermeulen, la voix principale, en plus d'être le guitariste et pianiste à l'occasion du groupe, et son frère Jan Vermeulen, qui était bassiste, ainsi que Ron Werterbeek, l'organiste, pianiste, guitariste et, il faisait aussi,、euh, des back vocals du groupe. À leur début, ils se produisaient dans des c e n t r e s communautaires, des maisons de jeunes. Mais en 1965, ils ont remporté un concours organisé par le magazine de musique hollandais Hit Vizen. Qui leur a permis de se faire signer par l'étiquette de disque Negram, avec qui ils ont enregistré quelques 45 tours qui ont obtenu un certain succès en Hollande. En 1969, ils ont signé avec l'étiquette anglaise Page, Page One Records, ce qui les a amenés à enregistrer un très bon album de r o c k progressif et psychédélique intitulé Shipwreck, du nom de la longue pièce conceptuelle. Qui ouvre le disque et qui dure près de 14 minutes et, et qui,、euh, tel que son titre l'indique, raconte une tragédie maritime au 18e siècle. Pièce vraiment très intéressante, mais、euh, ce n'est pas la seule que le groupe a enregistrée qui est intéressante. Question de vous donner une idée de ce, qui, de ce que ça avait l'air, la musique de Sandy Coast. On va tout de suite aller écouter trois de leurs leur morceaux les plus intéressants. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule.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 This story began on the 9th of August 1739, 12 days before my life ended. We sailed out on a sunny morning o n a small ship which was commanded by a captain whose name was Derek Holmes. The first few days, the weather was very good, the ocean calm, and the atmosphere aboard was perfect. We all did our jobs and enjoyed it. t b u On the morning of the fourth day, the breeze changed into a wind, and the wind changed into a storm. Survived this disaster had passed. At least I thought so. But on the 12th day, there was land.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 Juste avant la pause pub, on a entendu une formation hollandaise très obscure, la formation Sandy Coast. On a entendu trois pièces tirées de leur seul et unique album Shipwreck, qui est enregistré en 1969, mais qui est curieusement sorti en 1971. On a entendu la pièce titre qui ouvre l'album et qui est la, la pièce maîtresse du groupe. Un long morceau de presque 14 minutes qui raconte、euh, comme son titre l'indique, un n a u f r a g e relaté. par un marin, un voyage fatal sur un vaisseau、euh, qui sombra au cours de l'année、euh, 1739. C'est、euh, Sandy Coast, alors plus psychédélique, je dirais, et progressif. C'est dans la mouvance de ce que faisait Procol Harum, je trouve, à cette époque. C'était précédé cette pièce Shipwreck du morceau North Canadian Paradise. Petite chanson douce que j'ai jugée intéressante de passer à cause du propos、euh, quelque peu idyllique De ce morceau, une vision、euh, souvent répandue、euh, chez certains Européens qui voient、euh, comme ça les grands espaces du Canada comme une espèce de, de paradis, d'endroit paradisiaque, vision un peu naïve, surtout de nos jours,、euh, la fameuse cabane au Canada dans les solitudes glacées du Nord qui fait rêver、euh, certains Européens. Et au début du b l o c on a entendu la reprise fort surprenante et réussie de Eleanor Rigby, Des Beatles, c'est un morceau、euh, qui est sorti en 45 tours en 1970 et qu'on a eu la très bonne idée d'inclure en bonus sur la version CD de Shipwreck. Sandy Coast ont remporté、euh, leur plus grand succès en carrière en 1971 avec la pièce True Love That's a Wonder. Qui est sorti en 45 tours et qui a atteint comme ça la troisième position du palmarès hollandais. Malheureusement, à cause de problèmes avec、euh, leur compagnie de disques, Sandy Coast n'ont plus jamais enregistré d'autres albums. Et ils se sont séparés en 1974. Les frères Vermeulen ont alors formé le groupe Rainbow Train, dont je vous parlerai peut-être un jour. Sandy Coast ont fait un retour au début des années 80, au cours duquel ils ont obtenu un bon succès en Hollande avec le morceau The Eyes of Jenny, mais ça a été de courte durée. Malheureusement, le bassiste Jan Vermeulen est décédé. Du cancer en 1999 à l'âge de 54 ans, ce qui a mis fin définitivement à l'histoire de Sandy Coast, un groupe qui vaut définitivement le détour pour les amateurs d'obscurité. Voilà qui complète cette petite présentation de Sandy Coast. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70. Je vais vous présenter le groupe Galaxy.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 Et on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une phase complète d'un album Véné de classique. Cette semaine, je vous présente un, un disque qui est sorti il y a exactement 35 ans cette semaine, un chef-d'œuvre du jazz rock, soit Asia de Steely Dan. Steely Dan, qui est un duo dont je vous ai parlé précédemment,、euh, c'est des deux perfectionnistes absolus qui、euh, passaient comme ça des mois Enfermé en, en studio pour concocter des albums toujours léchés et absolument parfaits au point de vue technique. Un son quasiment clinique. Il s'entourait toujours des meilleurs musiciens de studio disponibles. Steely Dan pour créer des petits bijoux qui étaient des exemples absolus de symbiose parfaite de rock, de jazz, de blues et de pop. des mélodies fortes et accrocheuses,、euh, des, des, des textures riches et luxuriantes remplies de subtilité. Souvent, s cette approche pouvait être prise à tort comme une tentative désespérément aseptisée. De créer une musique hautement commerciale et insignifiante, une espèce de musique d'ascenseur destinée aux adultes ou yuppies. Mais、euh, une écoute sérieuse permet de constater que ce n'est définitivement pas le cas, surtout si on écoute attentivement les textes qui sont、euh, vraiment très noirs et même tordus, et très cyniques. Donald Fagan chante、euh, toute la noirceur du monde. Il parle de, de tueurs en s é r i e de prostitution, de toxicomanie, d'alcoolisme, de désespoir et même de suicide. Euh, quand on, on entend pour la première fois la musique plutôt douce de Steely Dan, c'est très surprenant de découvrir comme ça les paroles qui sont loin d'être allègres et gentilles. Tout de suite, on écoute la f a c e 1 au complet de cet album Vénéte Classique, un autre chef-d'œuvre associé au monde du jazz rock à Asia de Steely Dan. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM. you、mm -hmm. r e c l a s s i q u e jusqu'à 17h. ダメージはあり1 7ん。 Dan, On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album v i n y l e Classique Asia qui est paru il y a exactement 35 ans cette semaine. On vient d'entendre le classique Deacon Blues, une pièce autobiographique qui raconte la découverte du jazz par les deux membres de Steely Dan alors qu'ils étaient adolescents. Ils étaient o m n i b u l é s par la musique, même s'ils ne la comprenaient pas encore tout à fait parfaitement. Le texte de Donald Fagan est parfois submergé d'émotions, comme dans la partie où il chante I cried when I wrote this song, et il montre définitivement des penchants dangereux et autodestructeurs à l'image de certaines légendes du blues, des jazzmen qui sont décédés très jeunes de leurs excès. C'était précédé de la pièce titre du disque Asia,、euh, qui fait tout simplement état de la fascination de Donald Fagan et Walter Baker pour、euh, la musique asiatique. Un, un autre texte très énigmatique. Et au début de cette phase 1, on a entendu la pièce Black Cow qui ouvre l'album et dont les paroles sont très mystérieuses. On n'est pas trop sûr du propos de Donald Fagan. Après, ma bord,、euh, de façon très superficielle, on, on pourrait penser que Fagan raconte une histoire banale d'amour entre un homme et une femme, mais une écoute attentive permet de constater que ça va beaucoup plus loin. Certains pensent qu'en fait, la chanson parle de Thelonious Monk et de sa triste fin de carrière. D'autres ont même avancé que Black Car, c'est le nom d'une boisson indienne pour mettre fin à ses jours. On n'est pas trop sûr de la signification exacte du texte, mais c'est assurément une méchante coche en haut de ceux de Axel Rose, par exemple. C'est un authentique chef-d'œuvre que cet album, a s i a est Probablement le sommet artistique de Steely Dan.、Euh, il y a quelques années, ils ont entrepris une tournée de spectacle majeur en Amérique du Nord au cours de laquelle ils jouaient euh, intégralement euh, euh, certains de leurs albums classiques. Ils se sont arrêtés à la place des arts le samedi 28 novembre 2009 et、euh, ils ont interprété l'album Eja au complet, une soirée magique. C'est une、euh, des plus belles nuits musicales de ma vie. C'est tout à fait inoubliable comme concert.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 Par un seul et même artiste ou groupe. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter le tout nouvel album du Canadien Devin t a n s h i n Epic Cloud, qui est sorti en magasin mardi dernier. Pour le moment, on va y aller avec un peu de métal symphonique avec ce qui est, à mon avis, actuellement la, la meilleure formation du genre, les Hollandais de Epica. Stay the course. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes.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 Epica avec la version spectacle de Quatis qu'on retrouve sur leur excellent disque The Classical Conspiracy de 2009. C'était précédé de Tides of Time qui nous vient du disque Design Your Universe de 2009 et au début du blog on a entendu State of Course. Ça, ça nous vient de leur dernier album Requiem for the Indifferent qui est paru plus tôt cette année. Je vous rappelle que Epica sera en spectacle à Montréal au m é t r o p o l i s le mardi 30 octobre avec Hailstorm et trois autres groupes en première partie et ça va être assurément. Excellent. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, dimanche 30 septembre, Morbid Angel, Dark Funeral et Grave seront au Club Soda. Et le même soir à Québec, du côté de Québec, au Capitole, Anthrax, Testament et Death Angel seront là. Et、euh, tout ce beau monde-là sera au Métropolis le mardi 2 octobre. Le vendredi 5 octobre, Three Friends, ça c'est pour des amateurs de rock progressif, c'est un groupe hommage à Gentle Giant, qui met en vedette d'ailleurs le guitariste original du groupe, Gary Green. Ils seront au Palais Montcalm et le dimanche de 7 octobre, ils seront à l'Outremont de Montréal. Toujours pour les amateurs de rock progressif, Renaissance présentera deux de ses albums classiques intégralement, c'est-à-dire Turn of the Card et Cher Hazard au Jésus le jeudi 11 octobre. Mais、euh, le 10 octobre, oui, Black Label Society seront au Metropolis à leur tour. Vendredi 12 octobre, Aja seront au Corona.、Euh, Rush seront de retour au Centre b e l l le jeudi 18 octobre. Le lundi 5 novembre, Journey Pat Benatar et Lover Boy seront ensemble sur la scène du Centre b e l l à leur tour.、Euh, au Metropolis, le lundi 5 novembre, Euh, aura lieu,、euh, S'arrêtera la tournée m é t a p o c a l y p s e avec Deathlock, Machine Head, All That Remains et Black the Liar Murder. Bob Dylan sera au Centre b e l l avec Martin o f f l e r le vendredi 16 novembre, le mardi 20 Toujours au mois de novembre, Lee ou seront centre belge. Et le vendredi suivant, le 23, ce sera Neil Young qui sera là avec le, Claire, le Crazy h e r s et Patti Smith en première partie. a l v i g y seront au Club Soda le samedi 15 décembre avec en première partie Winter Sorg.、Euh, plutôt Winter Sun. Et v a r c'est pas la même chose, Winter Sorg et Winter Sun. Et、euh, c'est ça, c'est ce qui complète le calendrier des spectacles à venir pour cet automne et début d'hiver.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 Je parle de Devin t o w n s h i n dont d le disque Epic Cloud est paru mardi dernier en magasin. Devin t o w n s h i n c'est un guitariste et chanteur absolument excentrique,、euh, qui fait une musique complètement éclatée. C'est complètement fou, la musique de Devin t o w n s h i n Le terme anglais Out of This World est tout à fait approprié dans, dans son cas. Euh, il puise son inspiration dans sa, dans sa folie créative sans borne. C'est toute une expérience,、euh, l'écoute d'un album de d e v o n Toutefois,、euh, j'avais e n pas tellement aimé les deux albums précédents, Deconstruction et Ghost, que j'avais trouvé、euh, vraiment plate. Ça manquait de folie, à mon avis. Ça traînait à longueur. Sur Epic Cloud,、euh, Tension a retrouvé cette folie qui en fait un artiste vraiment particulier et intéressant. Dès la première pièce,、euh, avec l'ajout comme ça d'une chorale de gospel, on se rend compte que Devin et d e retour à la forme. Ce n'est définitivement pas pour tout le monde, cette musique, mais les audacieux vont apprécier. Question de vous donner une bonne idée de ce que ça a l'air, cet album. Je vous propose d'aller tout de suite écouter trois des meilleurs morceaux de ce disque. Epic Loud du Devin Tonshin w Project. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. i n t e n s i o n Project. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur tout nouvel album, e p i Cloud. Qui est paru mardi cette semaine. On vient d'entendre la pièce More, c'était précédé de Liberation, et au début du blog, on a entendu Lucky Animals, que Devin t o w n s h o n a lui-même qualifié hier soir lors de son concert comme étant la pièce probablement la plus idiote qu'il a jamais écrite.、Euh, J'ai bien aimé cet album,、euh, c'est un album inspiré de Devin. Je lui ai donné une cote de 7,5 sur 10. Vous êtes à l'émission Rac Classic en c o m p a g n é d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rac Classic avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans la dernière heure, dans cette dernière heure d'émission, je vais vous présenter uniquement des nouveautés qui viennent de paraître dans le monde du rock. Je vais vous présenter trois jeunes formations qui viennent de sortir des albums, soit les groupes Texas h a p p y Coalition, Admiral Sir Cloud Leslie Shovel et les Canadiens Titans Eve. Mais d'abord, je vous parle du concert auquel j'ai assisté hier soir au café campus de Montréal, celui des Suédois Catatonia. Et du Canadien Devin t o w n s h i n d la première partie du spectacle était assurée,、euh, par les Américains de Stolen Babies. Malheureusement, je les ai manqués. e、euh, t c'est dommage parce que c'est un groupe vraiment、euh, complètement fou, Stolen Babies, dans la mouvance de Unexpect, une musique absolument éclatée et excentrique. Ils ont eu l'air d'avoir été très appréciés par ceux qui, eux, ont eu le plaisir de les voir hier soir.、Euh, je suis arrivé au début de la prestation des Andais de Paradise Lost, un groupe de métal gothique、euh, parmi les plus connus et appréciés. Euh, ben, malheureusement, on ne peut pas tout aimer, et personnellement, c'est un groupe qui m'a toujours déplu, p a r a d i s e l o s t au plus haut point.、Euh, je les ai un peu moins haïs la première fois que je les ai vus en première partie d'Opeth. En fait, je les ai trouvés infiniment, me me infiniment meilleurs hier soir, mais、euh, je n'achèterai、euh, jamais aucun de leurs disques. Je les trouve. i m m e n s é m e n t plate et somnifère. Le chanteur est complètement inept. Il chante très mal, à mon avis. Euh, ça changera jamais pour moi.、Euh, mais je dois dire que、euh, j'étais,、euh, complètement en avant sur le bord de la scène et,、euh, le public était très, très enthousiaste ils les ont、euh, beaucoup appréciés.、Euh, tant mieux. Paralyzed Lost fait carrière depuis quasiment un quart de siècle et s'ils arrivent à en, à en vivre, ils ont un public et c'est tout ce qui compte dans le fond. Paralyzed Lost a été suivi par le retour des Suédois à Catatonia, véritable groupe culte underground. Euh, suédois,、et、évidemment, le chanteur du groupe,、euh, Jonas Rengse, euh, c'est pas le frontman le plus talentueux et vivant、euh, au monde,、euh, mais le groupe,、euh, lui, est très intense et、euh, ils ont le don de captiver l'auditoire par leur musique. Et d'instiger u une espèce de trance collective et, et, Jonas a une très belle voix aussi.、Euh, il y a une atmosphère vraiment particulière dans les concerts de Catatonia.、Euh, ils ont ouvert avec la pièce Dead Letters,、euh, qui est tirée de leur、euh, tout nouvel album Dead and King, dont ils ont joué aussi les morceaux Buildings, Lithian et、euh, The Racing Heart. Ils ont bien sûr joué、euh, des choses、euh, De leurs albums précédents comme Tear Gas, The Longest Year, Dead House, July, Leaders et Forsaker à la fin.、Euh, tout de suite, je vous propose d'aller écouter trois des morceaux les plus marquants que Catatonia a interprétés hier soir au Café Campus. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Fixation, i n t e r n a l void of...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 あ Catatonia, on vient d'entendre trois des morceaux les plus marquants que ce groupe a interprété hier soir. En concert au Café Campus de Montréal. On a entendu le morceau Forsaker qui est tiré de leur avant-dernier et excellent disque Night is the New Day de 2009. C'était précédé d'une des chansons préférées des fans de Catatonia, c'est-à-dire Dead House de l'album Discouraged Ones de 1998. Au début du bloc, on a entendu la pièce Dead Letters qui clôture le nouvel album Dead,、euh, dead. <rire> oui. dead and Kings qui vient de sortir. Et avec lequel, e Catatonia ont ouvert leur concert, un spectacle qui a eu l'air de plaire grandement. au public et que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Mais évidemment, le clou de la soirée hier, c'était le spectacle de Devin Tanchin. Devin qui était pas venu en moyenne depuis un bout de temps, depuis deux ans. Et là, il était en pleine forme hier soir, absolument en feu. C'est sérieusement le meilleur spectacle de métal que j'ai vu jusqu'à maintenant, cette année, en 2012. C'était complètement éclaté. Spectacle musicalement parfait, mais aussi très visuel. D'ailleurs, avant même le début du concert, on a eu droit à des projections de film bizarroïde et étrange sur l'écran géant. Qui nous montrait toutes sortes d'images surréalistes, allant d'un film sur une classe d'aérobie pour caniche géant, dirigée par une femme chien, en passant par un court-métrage qui nous montrait un, un géant qui lançait un boomerang fait de pizza, qui allait couper le zizi d'un exhibitionniste en train de s'exposer à une dame dans un parc à l'autre bout du monde. Des films souvent très drôles, mais toujours bizarres. Par la suite, Devin est monté sur scène. Une entrée en scène très énergique pour. C'est une bête de scène, justement, David Thompson. C'est un des performers les plus sympathiques q u i m'a été permis de voir. Il a débuté le concert avec Seventh Wave de l'album Ocean Machine, suivi par les morceaux Regulator, Where We Belong, War, Planet of the Apes, Super Crush, Kingdom, Lucky Animals, Jewel Art, Grace et finalement rappelle Bad Devil. Quel showman extraordinaire que ce David Townshend, qui est absolument fantastique sur scène. Un artiste extrêmement généreux, sympathique, jovial et comique. Je pense que tout le monde est sorti du Café Campus tout à fait enchanté hier soir. Une très belle soirée, je dirais magique. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classic avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle d'un jeune groupe de rock anglais du nom de Admiral Sir Claudisley Shovel, le nom d'un amiral de la marine anglaise du 17e siècle, un authentique héros national,、euh, vraiment un nom très bizarroïde comme ça pour un groupe de rock traditionnel dont les,、euh, les racines sont fermement implantées dans le hard rock des années 70. Dans leur communiqué de presse, on parle des influences、euh, Comme、euh, Status Quo, Budgie, Black Sabbath,、euh, des influences tellement、euh, fortes en fait que、euh, leur premier album qui vient de sortir et qui est intitulé Don't Hear It, Fear It aurait facilement pu sortir en 1973 si ce n'est que les membres du groupe sont nés une vingtaine d'années après.、Euh, ils ont été découverts par、euh, l'étiquette de disque a n g l a i s spécialisée Rise Above et、euh, l'étiquette américaine、euh, Metal Blade vient de sortir ce disque en Amérique du Nord. Ils ne réinventent pas la roue, évidemment, mais ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir à reprendre comme ça les idées des pionniers du genre. Question de vous les faire découvrir. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter trois morceaux de cet album qui s'intitule Don't Hear It, Fear It, d e Admiral Sir Cloud Leslie Shovel. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. t On a vient d'entendre trois morceaux tirés de leur premier album qui vient de paraître sur l'étiquette Rise Above en Angleterre et、euh, Metal Blade en Amérique du Nord. Ça s'intitule Don't Hear It, Fear It. On vient d'entendre Devil's Island qui, à mon avis, est la meilleure、euh, pièce de l'album. C'était précédé de Killer Kane et au début du bloc, on a entendu High Death. J'ai bien aimé ce disque, je lui ai donné une cote de 7 sur 10.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 Un quintet、euh, du nom très comique de Texas Hippie Coalition, la coalition de hippies du Texas, un drôle de nom pour un groupe de métal. C'est un groupe qui existe depuis 2004, mais que je ne connaissais absolument pas avant d'entendre leur nouveau disque. Ils font dans le Southern Metal, Euh, le post thrash, le groove, le hard rock, tout ça mélangé.、Euh, évidemment, avec un nom comme、euh, le Texas h i p p y Coalition, ils ne se prennent pas au sérieux, vous vous en doutez, mais ils font de la très bonne musique que je qualifierais de, de festive, dans le genre,、euh, le genre de musique qu'on mettrait dans un, un saloon avec une clientèle très rock, un mélange de rocker et de biker.、Euh, dans le genre, c'est vraiment très bon et ça vaut、euh, définitivement le détour、euh, pour les amateurs. Question de vous donner une idée de c e que musique. leur ça a l'air, On va tout de suite écouter trois morceaux tirés de ce disque Peacemaker, Texas h i p p y Coalition. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes e t la seule à diffuser du vrai rock et du metal groove à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. ただ。Z Texas Hippie Coalition. On vient d'écouter trois pièces tirées de leur troisième album qui vient tout juste de paraître, intitulé Peacemaker. On vient d'entendre Turn It Up, c'était précédé de Hands Up et au début du blog on a entendu Damn You to Hell. J'ai bien, bien aimé cet album de Post Thrash. Je lui ai donné une cote de 7,5 sur 10.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 plutôt Titans Eve, intitulé Live Apocalypse. Vraiment un très bon album de Metal Thrash. J'avais beaucoup aimé leur premier de Divine Equal, qui est paru il y a deux ans, mais je pense que le nouveau est encore meilleur. Ils reprennent les idées des pionniers du genre comme Exodus ou Annihilator et concoctent des morceaux très efficaces et a c c r o c h e u r s C'est un des très bons nouveaux groupes de Thrash dans la veine de Lazarus AD, a v o k ou Evil.、Euh, e、et c'est bien meilleur que Warbringer, qui sont souvent de passage en spectacle au Québec. Ils devraient venir au Québec. De l'un spectacle Titan's Eve. Question de vous donner une, une idée de ce que ça a l'air, ce deuxième opus de Titan's Eve. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter deux des meilleures pièces du disque, Life Apocalypse. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. o verrons Titans Eve. On vient d'entendre deux morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album. C'est leur deuxième. On vient d'entendre、euh, Destined to Die. C'était précédé de l'instrumental Overcast qui sert、euh, d'introduction. Bien bon album. J'ai bien aimé. Je lui ai donné une cote de 7,5 sur 10. Vraiment, ça vaut détour le Ça vaut le détour.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 Avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Par la suite, ça va être Skyponka avec、euh, Camarade B pour les amateurs de punk rock à 20h. Et finalement, à 22h, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros pour le plus grand plaisir des amateurs de métal. Si vous écoutez la rediffusion de mardi, eh bien, ce sera directement le Dr. à 19h. La semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter, entre autres, le nouvel album de Tigers of Pantang et le premier album solo du leader de Iron Maiden, Steve Harris, qui s'intitule British Lion. Je vais vous présenter aussi une face complète d'un album véné de classique du rock, soit Volume 4 de Black Sabbath. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe de rock progressif américain des années 70 du nom de Galaxy. Et,、euh, finalement, mon ami,、euh, oui, évidemment, mon ami Simon f i d b é sera là.